¡Lejos Il avait tout vidé parce qu'il avait Bien, ya ni a tu año y ya, d'ailleurs, d'où va savoir. C'est un moment de silence pendant lequel il a resté. Juste. Je serai dans la voiture vous rappelez-vous Je lui ai dit, muziek de Euh... Ça reste toujours une grande épreuve, une grande scandale. il est vrai que par les temps qui courent et dans le désarroi où cet ennemi nouveau nous plonge Thank mm -hmm. you.